Tout au haut de la montagne Où le ciel est tout en fleurs Enfermé dans un nuage Tu verras mon cœur Parle-lui du vent d'Espagne Parle-lui de mon âme. Et du fabuleux voyage qu'il a fait un jour. Le soleil faisait rage et je tremblais de joie. Nous avions Ce qui m'accompagne tout au long de mon bonheur restera comme une image au fond de mon cœur. Le soleil faisait rage et je tremblais de joie. Tout de la montagne, je laisse mon cœur, c'est la fin du voyage que je fais chaque jour, ma chanson de bagage qui me parle.